Bernachlugarroak ez du du daik, demokrazientako behar da bi jaita gei, Galtegin de jogu jaitagei e, izaren zenez huna behar apostia. Euh, S'il n'y a pas d'autres candidats qui représentent je dirais un peu le monde rural et et ainsi de suite, il sera candidat à cette élection. Moi, il me faut au moins deux candidats sur cette élection. Pour la démocratie, il faut qu'on ait le choix. Pour moi, il faut qu'on ait la possibilité de s'exprimer. de la Pour le moment, j'ai eu plus de maires cet après-midi qui m'ont appelé pour me féliciter d'avoir mis un peu le pavé dans la mare, je dirais, d'avoir... Au moins, ça se discute. Le problème, c'est qu'actuellement, nous avons toujours pas de convocation. Euh, on va avoir des délibérations à prendre. On sait même pas quest ce qu'il y aura comme délibération à prendre. Hoz, astelehenian ikusi kodu eia beste haita geek izanen den ez? Hala espalimbada bebuia prezentatu kodu